Pour l'instant, sur Skyrock, on va écouter Soprano et Canfeu, son nouveau son. Il est 7h45, là c'était David Guetta avec Dangerous l'horoscope de l'amour sur Skyrock et tout de suite l'horoscope de l'amour en votre puissance sexuelle sur une échelle de 0 à 5 ce lundi on est le 1er août aujourd'hui 0 sur 5 c'est pas bien du tout pour les lions et les versos journée noire un petit peu comme samedi sur les routes de France n'attendez rien 1 pour les sagittaires et les béliers petite forme en amour en ce début de semaine que vous soyez en couple ou célibataire 2 pour les balances et les taureaux soyez positifs. une bonne nouvelle pourrait faire son apparition avant ce soir 3 sur 5 pour les gémeaux et les poissons vous serez bien en ce lundi surtout si vous êtes en couple osmose parfaite avec votre partenaire 4 pour les vierges et les cancers super journée qui s'annonce rien ni personne ne vous résistera et puis 5 sur 5 pour les capricornes et les scorpions 5 sur 5 de, de puissance amoureuse vous êtes donc au top en ce lundi 1er août c'est la journée parfaite tout vous sourit vous démarrez le mois d'août sur les chapeaux roue à l'esprit du son avec Sopra je vous l'ai promis il arrive il est là le nouveau soprano en feu je suis en feu je suis chaud je suis chaud je suis chaud je suis en feu je suis chaud je suis chaud comme Zinedine Zidane face à l'équipe du j'suis en en peur. Peur. Ce soir sorte me sourire même Monica Pelouzi je suis en feu je sens tu Ik heb een Coupe du Monde au Brésil. Ce soir, je suis un warrior. Rappel moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport. Ramène moi des tirides. Je suis un feu. comme ce grand blondinet énervé contre Freezer. Je suis un feu. Ce soir, je ne joue pas, mais je repars avec les trophées. Je suis un Tu Je m'appelle Eric. Ce soir, je suis John Convey. Je suis un feu. comme la soeur de Piancé dans la avec Jaycee. Je suis un fleur. comme les trois petits à 6 h du matin sur mon lit. Je sens que je débrille. Ce soir, je marche sur ja!